Choisir la vie. Choisir un boulot. Choisir une carrière. Choisir une famille. Choisir une putain de à la camp. Choisir des machines à la vie, des baignons, des platines de laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant la misère, en réalisant qu'on fuir aux enfants niquet de la tête qu'on a pendu pour, pour qu'ils Choisir son avenir. Choisir la vie. Choisis de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. T'as raison Y a pas de raison. On a pas besoin de raison pour ton héroïne. Il n'y a pas raison. Dans la mise disons erreur, ils ont aux enfants niqués de la tête qu'on a pondu pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. <t 'en>